Ce fil dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise vie Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais Il est 5 h Paris S'éveille Paris S'éveille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 Les banlieusards sont dans les gares, à la villette on tranche le lard. paris va night regagne les cars, les boulangers font des bâtards, il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.